c'est d'être avec nous à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée de ce samedi 7 novembre 2020 dont voici les titres. Les sites touristiques sont mis à mal au Burundi, un expert de ce domaine nous dira les voies de sortie pour dynamiser ce secteur. Et la Confédération Café vient de prendre une décision interdisant les amateurs du ballon rond d'assister les matchs de qualificatifs pour la CAN 2021. Et aux États-Unis, on ne connaît pas toujours le nom du prochain président entre Joe Biden et Donald Trump. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. La radio de je vous le disais en titre, les lieux touristiques burundais ne sont pas bien aménagés pour attirer les touristes et contribuer au développement du pays. Propos des participants à la synergie des médias de ce jeudi, Edouard Bagumako, expert en tourisme, demande au gouvernement de travailler avec les opérateurs du secteur privé afin de relever ce secteur de leur côté. Les investisseurs privés plaident pour la mise en application de la loi qui les protège, l'idée Gahimbare. Lors de la synergie des médias sur la situation touristique au Burundi, les défis et les perspectives pour la rentabiliteit de ce secteur, Edouard Wagumako, expert en tourisme, a indiqué que le secteur touristique doit disposer de lieux bien aménagés pour accueillir et faciliter les touristes afin de contribuer dans le développement du pays. Selon lui, le gouvernement du Burundi doit travailler en synergie avec les investisseurs privés pour relever ce secteur. Pour être vendu, ce qui doit être fait est que les touristes y arrivent, c'est-à-dire avoir des routes, chercher les investisseurs pour y développer et les privés. mais le gouvernement a un grand rôle pour sa préparation comme l'adduction en eau potable et installation d'électricité, passant par la loi précisant la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. S'ils y arrivent, ils peuvent y construire un hôtel, restaurant et Tout ce qui peut intéresser les touristes. Si ces touristes y passent assez de temps, cela va faire entrer beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'études menées presque partout pour voir ce qu'il faut afin que les touristes viennent nombreux. Venant, Nguyen directeur général au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, déplore de l'absence du secteur privé dans le tourisme depuis 2015. Mais il a fait savoir qu'à l'état actuel, ils sont en train de négocier sur les stratégies à adopter afin que le secteur touristique soit redynamisé. Depuis 2015, les privés n'ont pas investi dans le secteur du tourisme à cause des ces économiques qu'a connu le pays. Parce que, en investissant, on a besoin de bénéfices. Mais nous sommes en train de renouer les relations avec le secteur privé et le gouvernement afin d'y investir et de travailler en synergie. De leur côté, les investisseurs plaident pour la mise en application de la loi qui les protège. Le directeur général au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a fait savoir lors de cette synergie que le gouvernement va exécuter les grands projets planifiés afin que ce secteur soit relevé. Surtout qu'on a l'espoir que le gouvernement va revoir à la hausse le budget pour la réalisation de la loi. De ces projets merci lydie Gahimbare. et les sites touristiques du domaine royal au burundi sont en disparition et même ceux qui existent encore ne sont pas bien aménagés c'est un constat de l'historien et professeur d'université émile mouroa qui déplore l'état des lieux de ces cités parfois exploités par des particuliers qui y cultivent et coupent des arbres sacrés il demande aux autorités administratives de prendre des mesures qui s'imposent pour la protection des domaines royaux. Écoutez le professeur Émile Monroy, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Il y a les sites identifiés les rois d'Ibondi comme les sites Pumhare, la Amatana et d'autres sites Arutana, Angoma, où le roi Nare-Rushatsi a été intronisé. Tu peux y trouver certains plans et objets qui peuvent intéresser les touristes que ce soit pour connaître l'histoire des rois ou de ces sites. Il y a aussi d'autres sites, Tagitega, qui Miro, Amogira, il y avait un palais royal et des sites de tambour à Gishora, Higiro et à Muranvia où était placée la capitale royale Ambuye, Muranvia, Bukyeye, Kiganda et ailleurs. Aussi, il y avait d'autres sites comme la vallée du roi où le roi allait pour se reposer, là-bas où les rivières Moucheche et Nyavia se croisent sans oublier les reines-mères à Amhoza, Arusaka aussi, où il y a des sites importants, visibles et des bois sacrés. Souvent suite au manque de terres cultivables les gens vont pour y cultiver et grignoter quelques mètres dans ces sites royaux alors le grand défi est que ces sites sont exploités pour d'autres fins. C'est pourquoi il est nécessaire que les autorités administratives prennent des mesures pour la protection de ces sites royaux et remplacer les arbres sacrés disparus ou coupés. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Sécurité à présent. Une femme qui habitait Gahanda en commune Songa de la province Bururi a été décapitée la nuit dernière. Rafashimana Domitil a été décapité dans sa maison où elle habitait avec un enfant de 5 ans par des personnes jusqu'ici non encore connues. Un domestique qui habitait la cuisine a déjà été arrêté pour des raisons d'enquête selon l'administrateur communal de Songa. Sport à présent, la Confédération africaine de football CAF a pris une décision stipulant que tous les matchs de football de ce mois de novembre vont se jouer à huis clos. La CAF indique que c'est dans le but de protéger les joueurs de football des pays africains contre la pandémie de coronavirus. Cette mesure tombe alors que les fans de l'équipe nationale burundaise Inhamba Murugamba se préparaient pour accompagner leur équipe le 11 de ce mois à Mauritanie pour assister au match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, dont la phase finale se déroulera au Cameroun. Une finale reportée en 2022, suite à la crise sanitaire. Société, à présent, les travaux de fouilles archéologiques qui étaient menés sur le site d'Okigwa en commune et qui de la province de Gitega ont été clôturés ce vendredi après deux jours de travaux. Professeur Elissa Dik, archéologue et préhistorien qui dirigeait ces travaux, affirme que les vestiges trouvés prouvent à suffisance que ce site a marqué l'histoire du pouvoir monarchique burundais. On l'écoute, il est au micro de Fidé d'Antoine Nsabimana après 10 jours de fouilles, nous avons trouvé beaucoup de vestiges qui se trouvent dans le sol de ce site d'Okigwa. Il s'agit principalement des objets matériels comme les tessons et les pierres sacrées. Nous avons trouvé l'ocre rouge, les ossements, y compris même les ossements humains. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'échantillons que nous avons trouvés dans ce site de, des grands ritualistes d'Okigwa. Ce qui va suivre, c'est l'exploitation de ces biens patrimoniaux. Donc, nous avons les exploités scientifiquement. Et après les avoir exploités à fond, nous allons les mettre à la disposition du gouvernement pour qu'il puisse être exploité au niveau touristique. Par rapport à ces objets, je dirais que euh, ce site constitue réellement un patrimoine euh, culturel. Et pourquoi Parce que d'abord, c'est un site qui a été habité par les grands ritualistes et Et ce qu'il atteste, ce sont ces biens matériaux que nous avons trouvés pendant euh, nos travaux de fouilles. Deuxièmement, je dirais que par rapport à ce site, c'est un site qui était important pendant la période monarchique parce que c'est un site qui a caractérisé la force du pouvoir monarchique. Il s'agit principalement des habitants euh, de ce site qui faisaient partie des grands décideurs du pouvoir monarchique. Euh, il s'agit de Nangoni et Nanzobe, comme euh, je l'ai souligné. Euh, Nangoni, c'était lui en fait qui forçait le roi à, à manger le, la, la pâte amère le jour de la fête de Semai. Je dirais que c'est un site qui a marqué l'histoire du pouvoir monarchique. Santé à présent, l'État devrait rendre disponible les médicaments des malades mentaux ainsi que leur gratuité des soins de santé. Cela a été dit ce vendredi par un malade mental en convalescence et représentant des malades mentaux soignés au centre de soins mentaux de Guitega. C'était à l'occasion des cérémonies de célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le responsable de ce centre évoque plusieurs défis auxquels fait face son ce centre, dont son exécuté. De son côté, le conseil socioculturel du gouvernement de Guitega dit que l'État ne manquerait pas à répondre favorablement à cette demande, Gérard Nebigira. Un malade mental en convalescence a dans son allocution demandé à l'État de rendre disponibles les médicaments appropriés car ce sont des médicaments pris à vie par les malades mentaux. Il a ensuite réclamé la gratuité des soins mentaux à l'instar des autres maladies sociales telles l'OVH sida et la tuberculose. Il a en outre réclamé l'ambulance pour faciliter le transport des malades mentaux qui courent le risque de quitter le centre des soins mentaux de Guitéga en eux à vélo ou à moto. En dehors de cela, il a demandé aux forces de Sécurité à l'administration de faire en sorte que tous les malades de manteau soient amenés aux structures de ce manteau les plus proches. De son côté, le responsable du centre de ce manteau de Gitega, frère Adereba Mendoubgenge, cite plusieurs défis auxquels fait face le centre dans son exiguïté. Il y a un manque de parcelles suffisant pour agrandir notre centre. Il y a la capacité d'accueil qui est insuffisante parce que les malades vivent ensemble, les hommes et les femmes, alors que ce n'est pas vraiment normal dans notre Il y a le manque de médicaments parce qu'il y a le coronavirus. Même les médicaments que nous avons achetés, ça tarde pour nous parvenir à cause de cette pandémie de coronavirus. Il y a le manque de médecins spécialistes comme les spécialistes en psychiatrie et en neurologie. Il y a la pauvreté de nos patients qui ne parviennent pas à couvrir les frais d'hospitalisation et aussi les frais des médicaments. De son côté, le conseil socio-culturel du gouvernement de Gitegatassi Moulikiye les tranquillise en disant qu'il est l'État burundais ne manquera pas à répondre favorablement aux demandes formulées comme il l'a fait pour les personnes âgées. Le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre de chaque année. Depuis gitega j'ai à pour la radio Isanga Actualité internationale Or, donne nos frontières, qui du président sortant républicain Donald Trump ou du candidat démocrate Joe Biden sera élu prochain président des États-Unis On ne connaît pas le nom du, pré du prochain président des États-Unis. Joe Biden a cependant pris un net, un net avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Joe Biden a pris de l'avance par rapport à Donald Trump en prenant la tête de deux États clés, la Pennsylvanie 20 grands électeurs et la Georgie 16 grands électeurs. S'il remporte la Pennsylvanie, il deviendra le 46e président des États-Unis, mais le dépouillement dans cet État pourrait prendre encore plusieurs jours, a annoncé le responsable local du scrutin. Et voilà, chers auditeurs, à 13h09, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de vous quitter, avant de vous quitter je cède le micro à jean Bosco mahana et à Elini Benibigira pour vous présenter la revue de la presse. Au revoir. Bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Merci Malabo, titre et le groupe de presse Watchou, pour parler de la visite de cinq jours effectuée par le président burundais Varis Ndaichimie en Guinée équatoriale. L'éditorialiste de ce journal rappelle que le président Ndaichimie s'est rendu à Malabo plus d'un mois après la Tanzanie et que le président Pierre Nkurunziza s'était rendu à maintes reprises dans ces deux pays. « Selon l'éditorialiste, le discours du président burundais se veut panafricaniste. Je profite de cette occasion pour interpeller nos frères africains de ne pas céder à la peur et aux influences extérieures car le mode de vie des peuples africains est typique pour l'Afrique », rapporte le journal Iwachu. « Nous apprenons que quatre accords de coopération ont été signés », écrit notre confrère. Mais comme le président Daichimi le signale lui-même, C'est aussi une visite de remerciement pour le soutien inestimable que votre délégation à New York a accordé au Burundi au moment où la Guinée équatoriale était membre du Conseil de sécurité des Nations unies de 2018 à 2019, reprend le journal Iwacho avant de souhaiter que ces visites s'étendent dans d'autres pays. « Qui aurait cru qu'un jour le pommier pousserait dans le pays des mille et une collines ?» s'exclame Burundi Echo. Et pourtant, cette hypothèse n'est plus une utopie, rassure notre confrère qui affirme qu'elle est aujourd'hui devenue une réalité. Cet hebdomadaire cite Jésus-Marie-Joseph nhinani pomiculteur pommiculteur de Muyinga, qui indique que les pommes ont été cultivées pour la première fois au Burundi en 2014 et qu'aujourd'hui, dans son verger, il y a plus de 1500 pommiers. Tous les ménages et lieux publics doivent être dotés de latrines améliorées en ayant deux mois. Cette recommandation, rapportée par l'Agence burundaise de presse, et membre du gouverneur de la province Caroussi, lors du lancement officiel mercredi 4 novembre de la campagne de construction des latrines convenables. L'ABP partage une enquête menée par l'ONG Boitvigen qui montre que sur 316 ménages de la commune Chombo, 9,6% seulement. Utilisez les latrines améliorées. L'ABP précise que cette ONG s'est engagée à financer la construction des latrines remplissant les normes sur toutes les sous-collines. Et au gouverneur de la province Karouzi, d'annoncer l'organisation des visites de latrines modèles avant de fêter la fin de la défécation à l'air libre au plus tard, le 31 décembre, écrit toujours ce quotidien. Revue de la presse. Les femmes de Ruhororo sont mes de quitter les débits de boissons avant 20h, écrit la Nova. C'est le contenu du communiqué de l'administrateur de la commune Ruhororo, Mamert Virukundi, exigeant de toutes femmes de sa commune de ne pas fréquenter les bistrots de la de 20h et doivent regagner leur domicile avant 7h. Selon cette agence en ligne, citant l'administrateur de cette commune de la province Ngozi, toute femme qui ira contre cette mesure sera sévèrement sanctionnée prévient Birukundi, qui rappelle que les bars sont ouverts à 13h. Neuf enseignants du lycée de Bobanza, membres du comité de gestion de l'école et du conseil de direction, viennent d'être mutés loin de leur famille, alors qu'ils n'ont pas demandé de mutation ni de permutation, rapporte la voix de l'enseignant. Cet hebdomadaire de l'éducation fait état d'un conflit qui s'est installé entre ses enseignants et la direction de l'école depuis que certains de ses enseignants aient présenté des inquiétudes quand un élève de la troisième année section langue ayant abandonné l'école depuis le mois de février 2020 et ayant voulu reprendre les cours au mois de mai de la même année. De surcroît, l'élève a réussi quand il était en prison. S'indigne-t-il dans les colonnes de son confrère qui ajoute que certains enseignants se demandent si le ministre actuel est au courant d'un rapport d'une inspection effectuée à cette école l'année scolaire passée. « Il est possible de se remarier et de retrouver le bonheur », estime le collectif des blogueurs YAG. Il part d'un témoignage de Samson qui a perdu sa femme, qu'il avait fiancée quatre ans et qui meurt suite à l'hémorragie pendant l'accouchement du deuxième enfant, se rappelle-t-il. Au départ, poursuit le blogueur, Samson n'envisageait pas de se remarier car il se disait que son amour pour Florence ne pourrait jamais s'arrêter et que personne ne pourrait le remplacer. Mais après une longue période de reconstruction et d'hésitation, il a fini par décider de se remarier et d'en assumer tous les risques. Il y a six ans que je me suis remarié avec Annick. Au début, je me retrouvais en train de la comparer avec ma première épouse, Aujourd'hui, il l'a substitué, raconte cet ancien veuf qui s'est confié à Yaga. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Jean Boscondouïman et Elie Nibel Nibigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.